Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce samedi Donc voici les principaux titres des Rwandais se félicitent de la participation d'une délégation rwandaise aux festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi et espérer une issue favorable des enfants de la commune Buramba en province de ont été mordus par des chiens errants ce vendredi. Et Des retraités militaires et policiers ainsi que des ex-combattants s'inquiétaient de leur incapacité à tenir des rondes nocturnes. C'était lors d'une réunion tenue ce vendredi en province moire. Voilà pour les titres à Kimana François sur la mise en œuvre des au autour de la présentation. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Oh 27 militants du Parti Congrès national pour la liberté CNL en signe sont détenus arbitrairement dans différents cachots des commissariats provinciaux. Selon le communiqué de presse sorti ce samedi par ce parti, ceux-ci seraient accusés d'être parmi les auteurs des embuscades et attaques récemment perpétrées sur le tronçon de la route nationale passant par la province de Mouramza et qui ont emporté des vies humaines, dont sept membres de ce parti. Le parti CNL demande au gouvernement de mener des enquêtes pour enfin identifier les vrais auteurs de ces crimes. Santé, retraités, militaires et policiers ainsi que les ex-combattants de la commune Ndav en province Moaro disent être prêts pour informer à temps les autorités habilitées sur tout fait inquiétant. Pour d'autres, leur âge avancé ne leur permet pas de participer au rondes nocturnes. C'était ce vendredi lors d'une réunion tenue par l'administrateur communal Ndav à l'endroit de cette catégorie de personnes sur leur rap le rapport dans la sauvegarde de la sécurité. Laurent Découli. Dans cette réunion que l'administrateur de la commune Ndava, Aloïs Ndenzako, a tenu ce vendredi en zone Bouzirachanda d'Osté commune, à l'endroit des retraités militaires et policiers, ainsi que les ex-combattants, Karondi Deo, un pensionné de l'armée résident sur la colline de Mulago a indiqué que cette catégorie de la population est prêtée pour informer à temps les autorités habilitées sur tout fait inquiétant. Anatole Wivogile de la colline Gatsinga lui emboîte le pas pour lui informer à temps les autorités chargées de la sécurité et de l'administration revêt une importance capitale car ceux qui causent de l'insécurité possèdent des armes alors qu'eux n'en ont pas. Pour Aronimana Moïse de la commune de Matongo, l'administration devait tenir des réunions avec toute la population de cette commune pour la sensibiliser sur la nécessité des rondes nocturnes. Selon Aloïse Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, les anciens militaires et policiers tout comme les ex-combattants ont une part importante dans le métier de la sécurité. Il signale que la sécurité est une affaire de tout le monde et constitue la base du développement. Il indique que toutes les stratégies doivent être prises pour que des cas d'insécurité qui ont été signalés dans les communes voisines comme Rosaka en avril dernier et Rutigama la semaine dernière où des vies humaines ont été emportées ne soient répercutent sur la commune d'ava. D'oupuzira la commune d'ava, Laurent Diakouri, Radio Sanganiro. Merci. Laurent Dikulio et des Rwandais se réjouissent de la participation d'une délégation rwandaise aux cérémonies marquées au 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Saint-Laurent, cet enseigne éloquent démontra une volonté de deux parties de résoudre les conflits diplomatiques entre eux. Ils espèrent que très prochainement, la circulation des biens et des personnes ainsi que l'échange des marchandises vont reprendre. Suivez-le. Nous avons été ravis de voir la participation de notre premier ministre aux cérémonies marquant la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Puis, il a pris la parole au nom du président de la République du Rwanda. C'était un discours fort qui donne de l'espoir pour nous le peuple. Et notre élément fort, c'est le discours du président burundais qui invitait les Burundais à ne pas s'enfermer et d'être ouverts. C'était un bon discours. Nous avons été heureux. Si le haut dirigeant des pays parle, il doit y avoir deux changement. On espère qu'on va normaliser les relations comme auparavant. Des Burundais qui voyagent au Rwanda et vice versa. C'était un événement qu'on a beaucoup apprécié. Nous nous attendons à des changements positifs qui n'existaient pas il y a 4 ans, 5 ans ou plus. On avait hâte de voir la reprise des relations entre nos deux pays. Il y a beaucoup de ressemblances entre les peuples des deux pays. Nous voulons la reprise des relations fraternelles. Nous nous sommes réjouis de voir le premier ministre rwandais participait dans les cérémonies marquant l'indépendance du burundi mais aussi le discours du président burundais qui a apprécié la participation du rwanda pour nous c'est un signe positif qui montre que les choses reviennent petit à petit à la normale et nous en remercions nos dirigeants qui veulent tourner la page c'est un signe fort pour nous le peuple rwandais nous avons été très contents je serai très heureux de me rendre encore une fois au Burundi et circuler librement et un Burundi viendra ici sans problème et le commerce va reprendre À la comme avant. Je pense que c'était le meilleur moyen de trouver la solution au problème entre le Burundi et le Rwanda. C'est la meilleure occasion de prouver que la reprise des relations est possible. De ma part, cette visite est très significative. Ça montre qu'il n'y a aucun obstacle pouvant empêcher la redynamisation des relations entre le Burundi et le Rwanda. <tousse> Captez Issang écoutez la différence. Il est 13 h minutes et passé de deux minutes au studio de la radio Isanganiro Anilo pour ce journal. Le directeur de l'école fondamentale de Tchangouzo 1 a passé la première nuit au cachot du commissariat de la province Changuzo téoneste et Nationaï, qui est directeur de cette école, est accusé d'avoir falsifié le bilan d'un élève ce vendredi. Jeanne est la directrice provinciale de l'enseignement. D'être au courant de cette arrestation, elle ajoute par conséquent que des enquêtes relatives sont en cours. Cette autorité provinciale, Changhuzo, demande aux autres directeurs d'école de ne pas accorder les points gratuits aux élèves, puisque cela cause leur échec pendant la passation des examens nationaux. Le ministère en charge du Commerce appelle les entreprises de produits stratégiques comme Buseco, Brasserie et Soussumo à augmenter leur quantité de production pour satisfaire la demande. Appel du secrétaire permanent au sein de son ministère ce vendredi via un communiqué de presse. Jérémy Vaniguaninzigo zigo trouve que cela permettra de couper court aux spéculateurs. Il a promis la surveillance des activités du marché et je vous propose de le suivre. Le ministère du Commerce, du Transport de l'Industrie et du Tourisme constate ces derniers jours des spéculations de certains commerçants sur les produits stratégiques dont le ciment de Bouseko, le sucre de la Sosumo et les boissons de la Braroudi. Le ministère du Commerce, du Transport de l'Industrie et du Tourisme voudrait l'appeler les commerçants spéculateurs et les consommateurs que les prix de ces produits-ci haussités n'ont pas encore changé. La liste de certains commerçants qui ont spéculé et qui continuent de spéculer nous a été transmise par les services habilités. Par conséquent, le ministère voudrait informer les commerçants concernés que des sanctions vont être prises à leur endroit conformément à la loi. Désormais, l'activité de surveillance du marché va être renforcée étendue sur tout le territoire national en collaboration avec l'administration locale et les forces d'ordre pour décourager les pratiques commerciales illicites et défendre les consommateurs de ces produits. C'est d'ailleurs l'une des missions du ministère du commerce et du transport de l'industrie et du tourisme. Le ministère invite tous les commerçants grossistes et distributeurs du Cimabousseco des boissons braroudis et du sucre sosumo au respect des prix fixés. Le ministère en charge du commerce invite aussi les entreprises concernées de tout mettre en œuvre pour produire suffisamment de produits afin de satisfaire la clientèle surtout en cette période de forte consommation. Des chiens errants ont mordu deux enfants de la colline Nerumoni, commune Eburamba en province de Roumongé. L'administration locale en commune Nébourambi appelle la population à chasser et à tuer ses chiens. Et quant aux responsables de la province sanitaire de Roumongé, les vaccins antirabiques sont disponibles à l'hôpital public de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des habitants de la sous-colline Gihinga, confirmées par le chef collinaire de Route indiquent qu'un chien errant a mordu deux enfants, une sœur et son frère âgés de moins de 10 ans chez eux vers 10 heures de ce vendredi. Célestine Yongawo, chef de ce secteur, informe que les deux enfants ont été immédiatement conduits à la clinique médicale de Huitare, d'où ils ont été référés vers l'hôpital public de Routkwensi. Samedi matin. Le chien en question a été pourchassé et tué, mais il s'agit d'une opération qui devra se poursuivre pour mettre hors d'état de nuire ces chiens errants qui avaient mordu la veille trois chèvres, dont une est morte sur la colline Routouenzi voisine de Roumogny, selon Elie Valagendereza, chef de ce secteur. Ces responsables collinaires appellent à la chasse de ces chiens, comme cela leur a été recommandé par l'administration communale. De son côté, docteur Jean-Claude Denikou Massabo, médecin directeur de la province sanitaire de Roumogny, informe que les vaccins antirabiques exigeant des conditions particulières de sont disponibles à l'hôpital public de Rumongue. Il recommande la référence immédiate vers cette structure de soins dans de tels cas. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration. Vestine et vous j'étais à la présentation. Au revoir et un bon après-midi. et Après, ce sera le moment de la revue de la presse. Revue oh, de la presse Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Une embuscade et beaucoup de questions, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Allusion faite ici aux deux embuscades meurtrières, tendues sur l'axe très fréquenté, Bougarama Muranviya gitega par des hommes armés non encore identifiés, et cela en moins de deux mois, le 9 mai puis le 26 juin 2021. Qui sont ces criminels Quel est leur objectif s'interroge son confrère, qui fait remarquer que ces attaques ne sont pas encore revendiquées jusqu'à présent. Pour cet hebdomadaire, l'insécurité, surtout sur ces taxes, interpelle et génère une demande plus insistante de protection de la part de l'État. L'État dispose de tout un éventail de moyens pour protéger les citoyens. La quadrilogie Force de défense et de sécurité, la justice, l'administration, la population invoquée doit être renforcée et effective. L'éditorialiste de cet hebdomadaire conclut que c'est le capitaine du navire Gitega, qui est appelé à renforcer la mobilisation. La sécurité est un droit qu'il doit garantir aux citoyens. Martel, l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu. Les enfants en situation de rue, un problème national, écrit le journal Burundi Echo. Durant les quatre dernières années, le gouvernement du Burundi a pris la mesure de retirer de la voie publique les enfants en situation de rue pour les amener dans leurs familles respectives, mais cela n'a pas porté de fruit, souligne ce journal. Selon Teddy Claude Harushimana, chargé des programmes à l'association New Generation, en tenant compte des problèmes auxquels les enfants de la rue font face, aucune personne ne devrait laisser un enfant subir le même sort. Au lieu de les retirer de la rue par force, avant de faire quoi que ce soit, suggère-t-il dans les colonnes de son confrère, il faut d'abord étudier les causes de ce phénomène en vue de leur trouver une solution durable. Par exemple, un enfant qui a fui la maison parce qu'un de ses parents a failli le tuer, celui-là ne peut pas y retourner aussi facilement. Ils font un plan de réinsertion bien élaboré. Pour lui, la première chose à faire pour un enfant en situation de rue est de le comprendre et de le valoriser comme toute autre personne. Il faut savoir ce dont il a besoin dans l'immédiat. Il ne faut en aucun cas les diaboliser ou les animaliser, comme on les appelle souvent, Mayibobo ou Abatimbayi, conclut l'hebdomadaire Burundi Eco, spécialisé dans les questions socio-économiques. Revue de la presse. C'est un ouf de soulagement dans les milieux de défense des droits de l'homme. En effet, rapporte Net Press, Germain Roukouki, activiste des droits humains qui travaillait pour l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, A4 en sigle, a été relâché ce 30 juin après 4 ans d'incarcération à la prison d'Ongozi, au nord du pays. Ce quotidien en ligne rappelle que Germain Rukuki avait été arrêté en juillet 2017 et avait été condamné à 32 ans de prison au premier degré. Un jugement confirmé en appel plus tard. Contre toute attente, relève nette il y a eu proposition de réouverture des débats sur son dossier, ce qui a abouti à une condamnation d'une année et à 50 000 francs bourrondais d'amende. Naissance douloureuse, mais un parcours de combattant, titre le journal La Voix de l'enseignant, parlant du syndicat Conapes qui souffle ses 25 bougies ce mardi 6 juillet 2021. Ce journal rappelle que son enregistrement effectif, intervenu le 6 juillet 1996, fut un enfantement dans la douleur, puisque déjà la première grève de 1995 exigeait la reconnaissance du syndicat. Mais Cet hebdomadaire de l'éducation reconnaît que les réalisations accomplies durant ces 25 ans sont satisfaisantes, même si la lutte continue. Il signale notamment le salaire des enseignants qui a légèrement augmenté et qui se rapproche de celui des autres fonctionnaires. Le syndicat Conapes, qui a considérablement contribué pour la création de la fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLEU, et de Robel, le Conapes est devenu un partenaire social incontournable, fait remarquer la voix de l'enseignant. Terminons cette revue de presse par l'agence burundaise de presse, qui nous rapporte une initiative attirant beaucoup de jeunes diplômés de la province Gitiga, qui fabriquent des beignets en betterave. Comme le rapporte son quotidien, ces beignets ont été exposés la semaine dernière au forum d'exhibition Academia Public-Private Partnership, édition 2021. Interviewé par son confrère, un de ces jeunes a déclaré qu'en fabriquant ces beignets, il mélange des betteraves, carottes, poivrons et oignons et affirme qu'ils sont bons car il n'y a pas d'huile ni de sucre. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean boscondo Wimana. À la prochaine. Revue de la presse.